Chers auditeurs, bonjour Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars 2015 et nous fêtons les Gwénolais. Il est fort probable que vous qui m'écoutiez, qui n'êtes pas breton, vous ne connaissiez aucun oh, Gwénolais. Mais sachez que dans la péninsule armoricaine, le Gwénolais est loin d'être une espèce en voie de disparition. Bref, le 3 mars 1828 a changé la face du monde car c'est ce jour-là que dans un coin du Wisconsin, une petite boule de chair ensanglantée apparut pour la première fois devant un monsieur Bell, ébahi de voir par où arrivait son fils Graham, gonflant ainsi le trou de la sécurité sociale. Alors Que se serait-il passé si, par un hasard incongru, le jeune bébé se serait étouffé avec son cordon ombilical Ce n'est pas compliqué Le téléphone n'aurait bien sûr jamais été inventé. Qui dit pas de téléphone, dit pas de France Télécom, et donc moins de suicides. Mais qui dit pas de téléphone, dit surtout pas de halo. Pas de halo dit pas de non mais halo quoi. Pas de non mais halo quoi, pas de Nabila. Pas de Nabila, pas de bouse à la télé. Plus de bouse à la télé, c'est moins de chaînes de télé. Moins de chaînes de télé, c'est moins d'occasion de changer de chaîne et donc de se faire une luxure du pouce, entraînant donc moins de radio et d'IRM, permettant ainsi une réduction du coût de la sécurité sociale. Rendez-vous demain pour une nouvelle Uchronique que se serait-il passé un 4 mars yeah, yeah, yeah.